ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محتثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد شيخ فران الله عز وجل نصندم كريميه جادي من فران الله En ce samedi 23 de juin thani 1434 de l'égir correspondant 4 mai 2013 en cet institut salafi l'institut de transmission du savoir à villeneuve le roi pour quelques instants avec une épître d'un imam parmi les imams de la communauté donc aujourd'hui on va étudier les mots d'un savant d'un imam qui est mort en l'an 750 de l'égir qui est l'imam abou faris abdelaziz muhammad Al-Qirawani, décédé au Maroc, à la ville impériale de Fès, en l'an 750. Ils vont le faire maintenant ils vont, ils vont faire quoi Après, ça vont le faire. Parce que ça dérange, ils si traverse les rangs pour demander. Salut, ça va déranger les gens pour écouter. Là. Donc je répète mes mots. Donc c'est une épître, une risa que les risala de l'imam al-Qarawani رحمه الله qui s'appelle fatwa al-Malikiyya de Abu Faris Abdelaziz Muhammad al-Qarawani décédé au Maroc à la ville impériale de Fès en 750 de l'Hégire. Kala li Fas Cette de cet imam al elle est expliquée par un cheikh contemporain que certains peut-être d'entre vous connaissent c'est cheikh Ahmed bin Omar bin Salim Bazmoul حفظه الله تعالى Alors, Cheikh Ahmed bin Omar bin Salim Bazmoul, il est né à la Mecque. Il est toujours d'ailleurs jusqu'aujourd'hui à, à la Mecque. Il est né en l'an 1391 de l'Egypte et il est l'élève de son propre frère. Qui est qui Cheikh Mohamed bin Omar Salim Bazmoul. Alors, un message de ma part, « Aux gens de la Sunna, mémorisez les noms de vos savants. Sachez qui sont vos savants. Sachez qui sont les gens à qui on doit revenir. » Et il est aussi élève de l'éminent savant salafi el-Sheikh Rabi' bin Hadil Madkhali, et d'autres. Il a des recommandations de nombreux grands savants. à titre d'exemple, la recommandation de l'éminent savant et mufti du sud de l'Arabie Saoudite, de son vivant, Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi, qui dit d'ailleurs à son sujet dans sa préface d'un livre de Sheikh Ahmed Bezmoul, le noble, c'est pas mes mots, c'est les mots de Sheikh Najmi, concernant qui Le noble et très savant Cheikh Salafi Ahmed Il l'appelait l'Allama Il l'appelait comment L'Allama Donc comment on l'appelle L'Allama Cheikh Salafi Ahmed Ben Omar Ben Salim Bezmoul Et le porteur de l'étendard de la science de la critique et de l'éloge à cette époque Je vous pose la question c'est qui Ahsan Tom Cheikh Rabi Ibn Hadil Med Khali Hafidahou Allah Ta'ala Il son sujet Certes, le frère Ahmed Bazmoul, je le connais comme faisant partie des meilleurs parmi ceux qui portent la science en termes de religion et de comportement et de méthodologie. Et je crois qu'il est digne d'enseigner et de prêcher. Il m'a demandé cette recommandation et je lui ai donné car je crois qu'il en est digne. Donc, ici, vous avez les shahada de certains parmi les plus grands ulemas de cette époque qui disent que Sheikh Ahmed Bazmoul est un savant et qu'il est digne d'enseigner et de prêcher. Donc, Pour resituer le contexte, on va étudier les mots d'un savant, d'un imam qui s'appelle Al-Qirawani, Abu Faris, Al-Qirawani, décédé au Maroc en 750, et s'expliquer par un contemporain, qui est Cheikh Ahmed Bezmoul, un Cheikh Salafi, qui explique les paroles d'un imam de la Sunna, hein, qui est décédé il y a plusieurs siècles déjà. Un des avantages qu'on va voir dans le fait d'étudier le charah d'un savant contemporain, c'est que le Cheikh Ahmed Bezmoul... Il va le tirer des qawa'id salafia, de cette risala là et il va les appliquer à notre réalité d'aujourd'hui. Et c'est ça le but qu'on apprenne et qu'on étudie sur des pitres, c'est qu'on puisse connaître ces qawa'id salafia et qu'on puisse les mettre en application dans notre vie nous-mêmes de tous les jours. Donc comment ça va se passer ce cours, incha'Allah euh, Je pense pas qu'on terminera les risala, Ça dépend de, du temps qu'on va malouer, aujourd'hui et demain, incha'Allah. La risala, je l'ai traduite entièrement avec le charah de Shekhbizmoul, elle fait 75 pages. D'accord En français. Plus le metm, plus le charah. Donc je pense pas qu'on aura le temps de terminer. Alakouli yal, il sera disponible sur notre site spfvermigan.com. Vous l'aurez en format de livre comme ça. Je l'ai préparé pour vous, pour que vous ayez les notes, Inch'Allah. Donc, on commence directement par le texte de la fatwa. Donc c'est une fatwa. Donc c'est des gens qui posent une question à l'imam Qirawani, Rahimahullah. Et l'imam Qirawani, Rahimahullah, qu'est-ce qu'il fait Il répond. نص le texte de la سؤال الشيخ الصالح أبو فارس أبو العزيز بن محمد القراني رحمه الله تعالى عن قوم تسموا بالفقراء يستمعون على الرقص والغناء. Vous allez voir que la question est posée sur un groupe à l'époque était quoi les soufis. C'est pour ça que le titre de notre cours il est la Fatwa Malikite en refutation de quoi des actions des Sufis. يجتمعون على الرقص والغناء فإذا فرغوا من ذلك اكلوا طعاما كانوا اعدوه للمبيت عليه ثم يصلون ذلك بقراءة عشر من القرآن والذكر ثم يغنون ويرقصون يبكون ويزعمون في ذلك كله أنهم على قربة وطاعه ويدعون أو يدعون الناس لذلك ويطعنون على من لم يأخذ بذلك من أهل العلم نساء اقتفين في ذلك أثرهم وعملنا في ذلك على نحو عملهم وقاموا يستحسنوا ذلك وصوبوا فيه رايهم فما الحكم فيهم وفي من راى رايهم هل تجوز امامتهم وتقبل شهادتهم ام لا بينوا لنا ذلك دونك لتكذ لا فتوى لا كاستيون كيتي بوزي الله تعالى هي لا suivante العزيز محمد القيرواني في كاستيونيه او sujet gens qui se sont donné le nom de فقراء qu'on peut traduire nous par pauvres, et qui se regroupent pour danser et chanter, et qui lorsqu'ils ont terminé cela, mangent une nourriture qu'ils ont préparée afin de passer la nuit. Puis ensuite, lisent des parties du Qur'an, et disent des invocations, puis chantent, et dansent, et pleurent, et prétendent qu'en tout cela, ils ne sont que dans le rapprochement d'Allah et l'obéissance, et ils appellent les gens à cela, et ils critiquent ceux parmi les gens de science qui n'acceptent pas cela. Hein Peut-être qu'il y a déjà des frères qui lisent déjà ça à la contextualité maintenant, de ce qui se passe aujourd'hui. Hmm? Et au sujet de femmes qui suivent leurs traces en cela, et font à ce sujet ce qu'ils, c'est-à-dire les hommes, font, et au sujet de gens qui approuvent cela et disent qu'ils ont raison. Quel est donc le jugement à leur sujet, et au sujet de ceux qui les approuvent Leur est-il permis d'être des imams Et est-ce que leur témoignage est accepté ou pas Clarifiez-nous cela. Donc maintenant à partir, on a lu la fatwa, on la demande de fatwa, Maintenant, qu'est-ce qu'on va lire On va lire la réponse de l'imam Qrawani rahimoullah en partie et chaque fois Cheikh Ahmed Bezmoul, il va faire quoi Le charah, l'explication de ça. Inshallah. La réponse de l'imam Qrawani rahimoullah. Fa bi vous allez voir l'osloub comme il est le Cheikh est éloquent comment il décrit les choses. Alhamdulillah hamd ash-shakirine wa as-salatu ala Muhammadin khatim al nabiyyin wa alihi tayyibin al tahirin أكرمكم الله وإيانا بتقواه ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه لاتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه قد وقفنا على ما رسمتم وتصفحنا فصوله فالجواب فيه ما قاله بعد عيمة الدين من علماء, علماء المسلمين الناصحين حين سئلوا عن ذلك من أن, من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن بني إسرائيل افترقت على 72 فرقه وأن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة اثنان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وقد ظهر ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من افتراق أمتي على هذه الفرق وتبين صدقه صلى الله عليه وسلم إشغاله بجسوده صلى الله عليه وسلم وتحقق ولم يكن أحد في مغربنا من هذه الطوائف فيما سلف إلا أن ظهرت إلى أن ظهرت هذه الطائفة الأمية الجاهلة الغبية الذين ولع ولعوا بجمع أقوام جهال فتصدوا إلى العوام الذين صدرهم سالمة وعقولهم قاصرة. هتنيسمون إن شاء الله. فدخلوا عليه من طريق الدين وأنهم لهم من الناصحين وأن هذه الطريق التي هم عليها هي طريق المحبين فصاروا يحضونهم على التوبة والإيثار والمحبة وصدق الأخوة وإماتة الحضود والشهوة وتفريغ القلب الله بالكليه. والصرفه اليه بالقصد والنية وهذه الخصال محمودة في الدين فاضلة إلا أن الذي في ضمنه علامات مذاهب القوم سموم قاتلة وطامات هائله وجد خرجت cette première partie inchallah donc Ibn Qirawan رحمه الله il répond en disant Nous louons Allah de la louange de celui qui remercie et que la prière soit sur Mohammed le sceau des prophètes عليه الصلاه والسلام ainsi que les membres de sa famille qui sont bons et purs qu'Allah nous comble ainsi que vous de la piété et qu'il nous facilite ainsi qu'à vous ce qu'il aime et ce dont il est satisfait le suivi de la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et c'est jusqu'à ce que nous le rencontrions c'est-à-dire Allah, que nous rencontrions Allah nous avons pris connaissance de ce que vous avez écrit et nous, avons, nous en avons lu les chapitres la réponse à ce sujet est ce qu'ont dit certains imams de la religion parmi les savants musulmans qui conseillent lorsqu'ils furent questionnés à ce sujet Que le Messager d'Allah a informé que les fils d'Israël, les fils se sont divisés en 72 groupes et que sa communauté allait se diviser en 73 groupes. 72 en enfer et 1 au paradis. Et ce hadith, hein, contrairement à ce que c'est de dire sahta hisbiyun, il est sahih. Il a été authentifié par Cheikh al le lion de la Sunna à cette époque-ci dans des le al dire on va s'occuper de la haddadia de ce week-end Allah hein. sur رحمه الله asad sunna bihaq, l'imam, rahimahullah, dans le silsilat à Hadith al-Sahihah, volume 1, page 402. Et ce dont il a informé, alayhissalatu wassalam, est apparu en termes de division de sa communauté, en ces groupes, et sa véracité est apparu clairement, et s'est manifesté. Et il n'y avait personne faisant partie de ces groupes dans notre Maghreb. Dans le passé, jusqu'à ce qu'apparaisse ce groupe illettré, regardez comment il est décrit, ce groupe illettré et ignorant et stupide qui s'est passionné à regrouper des ignorants. On va le voir, c'est une caractéristique dal ils vont chez les ignorants. Inch'Allah, je vais essayer de me retenir jusqu'à ce que Ahmed Bezmoul parle, Inch'Allah. Et donc, c'est attaqué aux gens de la masse dont les poitrines sont saines. Et vous allez voir que Shahred il va expliquer pourquoi il a dit que Soudouroum Salima wa Akouloum Qasira. Qu'est-ce que ça veut dire? صدورهم سالمة، ça veut dire que le gourmand pense le bien tout le monde. صدورهم سالمة، hein؟ c'est pour ça que شعر عبد الجاب يريحفده الله تعالى إمام في السلفية كملد شعرابيع غصما حفده الله تعالى وحفده الله جميعا. y a un mois j'étais dans la maison de شعرابيع et je lui demandais de donner un barre à son frère de Belgique il m'a regardé il a dit je suis fatigué، je peux pas donner un téléphone il a dit عليك بشعر عبد الجاب محمد بن هادي Ou al-Bukhari. Maintenant, ceux qui veulent attaquer Shia Rabi, qui tapent la tête contre le mur, parce que pourquoi hein? Ou contre la montagne, parce que c'est la montagne Shia Rabi qui a parlé. Shia Rabi, Hafid Allah, Imam, Jarfat Tahdil, du Haqq, Moujididid fan. C'est lui qui a dit quoi Allez, c'est qui le premier nom qu'il a cité Shia Rabi Al-Jahdili, Hafid Allah. Et والله, si vous êtes en Saoudi, je vous conseille, gaspillez vos deniers, allez à l'Amra, allez voir les mèches Si vous allez voir Shirab al-Jadiri, si vous voyez son statut au sein des autres ulamas, vous allez voir pourquoi Cheikh al il a dit Imam al-Salafiyya. Au Sadaq. Pourquoi j'ai dit ça Shirab al-Jadiri a dit Alaykum al-Awam. Pourquoi Parce que les Awams, ils sont avec les premiers qui viennent chez eux. Ça, oh là Ils ne savent pas, ils veulent le faire. Pourquoi tu te fatigues à Allah? Pourquoi tu te fatigues à Allah? Et tu fatigue avec un hisbi pourquoi? Laisse-le. Hein? Vache les عوام العوام ديما بكل خير. Donc tu vas si quelqu'un qui veut pas le خير. Hein? Et vous allez voir comme les regardez le Qirawan rahimahullah comme elle a décrit les عوام هادي صدورهم قدره صدورهم ماذاك؟ هادي Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? C'est que il pense le bien vers tout le monde. Comme cela réexpliquait cela plus loin, comme on l'a dit. Qu'est-ce que ça veut dire Que leurs raisons sont inaptes Chirah Ahmed Bazmoul, il va l'expliquer en disant qu'il ne distingue pas le faux du vrai. Hein et c'est pour ça qu'on va le voir plus loin, Allah, et que c'est la faute de l'ulama, comme Chirah le Fauzan, c'est qu'on ne se tait pas devant les awam. Il va dire, laisse le Saint Ami, ne le met pas en garde. Okay. c'est lui qui doit savoir. al Forestan il a dit là, là tu, on doit mettre les gens de la base en garde contre les gens d'innovation religieuse. D'ailleurs moi j'ai posé la question à Chir Rabia que je dis il y a un mois je dis cher il, il y a des nouveaux convertis des nouveaux gens qui commencent à pratiquer qui commencent à revenir vers la, la religion d'Allah subhanahu wa taala et ils sont ciblés par les gens d'innovation pourquoi ils sont ciblés parce qu'ils sont faibles ils veulent le faire mais ils sont faibles ils ont pas de haine et dit qu'est-ce qu'on doit faire Il a dit « Haddirohum minhom » Hein Il a dit « Laa, Akhife »« Mettez en garde contre eux » dit L'ami dit « Attention, tout le monde est un Haddadi »« Tout le monde est un Tekfiri »« Tout le monde est le monde on va le voir plus loin, Challah, si Ahmed Bazoui l'a dit Quand c'est fait de manière claire Facile Aisé Et que tu l'expliques d'une bonne manière Ça ne veut pas dire que tu es dure avec l'awam là qui tu lui expliques tu ne te tais pas. Je, je recommence cette partie-là parce qu'elle est importante. Et donc, c'est attaqué. Ce groupe-là, il s'est attaqué à qui Aux gens de la masse, l'Awam. Dont les poitrines sont saines, mais dont les raisons sont inaptes. Et donc, sont arrivés à eux par le biais de la religion et prétendant qu'ils sont des gens qui leur font le conseil. min Allah Et que la voie sur laquelle ils sont est la voie des mohibbounes. Littéralement, les bien-aimants. Et ils ont donc incité au repentir. Et à l'altruisme, et à l'amour, à la fraternité véridique, et à tuer la jouissance et le désir, et à complètement libérer le cœur pour Allah, et le tourner vers lui en termes de volonté et d'attention. On est toujours dans la parole de qui ici L'imam, qui al qirawani Abou Faris. C'est pas qui Il y a un autre qui est qui Ibn Abiy Zayd, Ibn Abiy Zayd al-Qirawani rahimahullah On va en parler d'un instant, pourquoi Parce que ce sheikh là, il va citer l'autre Celui-là, il est mort en 750 et l'autre, il est mort en 386 D'ailleurs, la muqaddimah qui est très connue que le maïsir explique d'Ibn Abiy Zayd al-Qirawani rahimahullah, elle a été édité notamment le de qui Cheikh Cheikh Retenez les ya Cheikh Ahmed Soubéi, qui nous a fait un cours à la mosquée Salafi de Birmingham, nous a dit Allez, les ulamas, attachez-vous aux savants. Et khasatan, ulama al-maraka. Les savants qui sont premier rang dans le combat en face d'Al-Bida'ul-Ahwa. Et il les a cités Cheikh Rabia, Cheikh Obey, Cheikh Mohamed Hadi Cheikh al Madhali, Cheikh Salah Sahini Hein Et peut-être qu'il en a cité d'autres, moi c'est ceux que je me rappelle. Et c'est pour ça que vous voyez que la majorité des attaques, elles sont concentrées contre qui En particulier contre ces, ces chiourts-là. Pourquoi Parce qu'ils sont premiers premier rang, c'est normal. Mmh? Et aussi, les prédicateurs francophones ou anglophones qui appellent à ces ulama-là, ils sont attaqués comme eux sont attaqués, c'est normal. Mmh? dit, et ces caractéristiques sont louables dans la religion et nobles Sauf que ce qu'elles contiennent, selon les voix de ces gens, sont des poisons meurtriers, sous et des calamités colossales. Wa Donc on a fini la première partie de quoi De la fatwa, de l'imam al-Qirawani. Et maintenant on va voir l'explication de qui Le Ahmed Bezmoul. Le Ahmed Bezmoul, normalement je lui avais parlé, il avait accepté de nous donner un cours par téléphone aujourd'hui. Nous n'avons pas pu le voir. Nous allons essayer encore demain. Sinon j'ai parlé à la chœur Hassel Benna, le savant d'Egypte. Il va nous faire courir à 21h30. Il dit la chœur Ahmoud Bézmoul, « Charihan, « C'est la faqra. C'est la faqra que nous l'avons, c'est une faqra de la faqra. Elle s'appuie sur la jumelle de la salafie. Comme ça va nous aider, comme elle s'appuie وكيف يخدعون الناس وقد الدخول في ذلك والنبه إلى قضية وهي أن هؤلاء السائلين سألوا أهل العلم واستفتوهم طلبا للحق وهذا اذا المسلم لا يتعصب لأقوام ولا يتعصب لأفعال إنما يبحث عن الحق عند أهله فيتبعه ولذلك لم يغطر هؤلاء السائلون أو هذا السائل بأحوال هؤلاء الناس مع أن ظاهرهم فيه شيء من الخير من قراءه القران والذكر لم يخطر بباله ولن يدخل مع كل هذه هي الله il dit en expliquant cette première partie de cette fatwa cette fatwa que nous lisons est une fatwa d'une grande importance qui contient une série de règles salafiya hein ya quand vous entendez ce mot Ou quand vous le dites soyez abusés Dites An et Et sois fier, lève ta tête. Quand tu dis un pas en guise d'orgueil, attention, viens, regarde le frère avec la belle orgueil, là là, là. Comme on a dit quoi Tu, tu, tu revendiques ta salafia en termes d'affiliation. Mmh? Pas en termes de de non, on ne dit pas ça. Mais tu dis, et tu te méfies des gens qui tournent autour de cette, cette affiliation-là et qui essaient de te mettre un choubate quand cette affiliation-là. Qu'est-ce qu'il a dit sur l'islam Il y a cette appellation Qu'est-ce qu'il a dit sur l'islam Il y a aucun reproche à faire à celui qui s'affilie au madame des salafs mais de plus, c'est accepté de lui selon l'inimité des savants tu es avec l'inimité des savants tu es le Coran, tu as la Sunna, tu es les Sahaba tu es un Salafi Allah est accomblé par ce bienfait d'être un salafi Et salafi, c'est pas comme on l'entend dans les médias aujourd'hui Ils aiment bien les mots salafistes, terroristes, extrémistes, violentistes, etc. Hein? Nous aussi on leur dit comme je dis, on leur dit journalistes Hein <rire> <rire> On en <a> attend <pas> plusieurs Non, c'est bien Mais il y a un travail à faire Parce qu'il y a des gens qui se revendiquent de la Et qui ne sont pas quoi Ils ne sont pas salafis Même certains textiles ils se revendiquent salafis Parce qu'ils savent que c'est le ménage de la happe on dit, cher Barramzal il, il rajoute toujours un nom Qui les expose Salafie al-jihadiye Salafie et le qital Hein? Ils vont pas dire Salafie et al-bid'ah ça Donc même certains revendiquent même pas Salafie. Ils revendiquent que les cavaliers de la bid'ah, hein, force la ils se revendiquent comme ils se revendent cavaliers de la fierté, prenez garde à ces égarements là. Parce qu'ils aussi on a l'islam. Ils font du mal à l'islam. Et on va voir tout ça dans un instant, Inch'Allah. On va rapporter un verset de Surah Al-Kahf. Par rapport à ceux qui croient faire le bien, alors qu'ils sont quoi des gens qui amènent hein la corruption sur terre. Hum Et certains, parce qu'ils frappent dans le code civil par terre, ça y est, c'est cher, l'islam était Subhanallah. Hawa la lakwote illa Lui, il a fait le jihad. Il est tapé dans le côté. Oui, le jihad, qu'est-ce qu'il fait Et le hawa, qu'est-ce que ça fait aux gens Cette fatwa que nous lisons est une fatwa d'une grande importance qui contient une, certaine, une série pardon, de règles salafières. Comme nous allons le voir, Incha'Allah. comme elle contient également une série de remarques sur les situations des gens du faux et leur manière de tromper les gens attention ici, si vous avez utilisé le mot cher et est précis, il a dit et j'ai Ahmed besoin pour les frères qui ont l'habitude de l'écouter, il dit toujours ça pour que tu gardes tu te restes attentif, parce que ce qui va être dit après ça est important parce que Salafi, il n'est pas naïf Salafi, il apprend sa religion il connaît le haq Il connaît le bâton. Hein? Pourquoi il connaît le haq pour l'appliquer? Il connaît le bâton pour s'en écarter. Il connaît les gens de la vérité pour être avec eux et prendre d'eux. Et il connaît les gens du faux pour mettre en garde contre eux et les éviter. Donc, Sheikh il dit j'attire l'attention, c'est entendu le mot, j'attire l'attention sur un point qui est que ces gens qui questionnent ont questionné les gens de science. ils leur ont demandé une fatwa cherchant la vérité et c'est comme ça que d'être le salafi c'est comme ça que d'être le musulman quand il pose une question à Alim c'est pour apprendre, c'est pour chercher la vérité hein? pas tronquer la question pour avoir une fatwa, pour attaquer des gens ou autre ou parce qu'on cherche une certaine parole d'un Là, le musulman quand il demande il demande pour apprendre il cherche le hak, il cherche la vérité Et c'est ça qu'il a dit, le musulman, Il a dit, est telle l'habitude du musulman. Il ne se fanatise ni pour des gens, ni pour des actions. Il ne cherche que la vérité chez ces gens et la suit. Hum? On ne se fanatise pas pour des gens. Nous, quand on fait ce genre de douloureuse, on ne vous dit pas, accroche-toi à Mahdi dans la tempête et même si ton tombe, tombe avec lui. Ou avec Siddhafi, ou avec Anjad qu'Allah les préserve tous. Yeah. Il y a rien à voir. Hein? Envers notre frères prédicateur on se fanatise pas pour les gens c'est pas parce que tu te ménages la de fanatiser pour les gens hein comme il y a des gens aujourd'hui qui se fanatisent pour qui pour yahal hajir al mubtadir on leur dit on a pas de problème si j'ai dit ça que tu sens quelque chose dans ton cœur tu as un problème là, si j'ai dit ça que tu as senti quelque chose attention la porte légarement elle s'est ouverte pour toi non wala karama On le dit, pourquoi Parce qu'on a des salafs. Aïm a dit à cette époque ils l'ont dit. Hein Yahal Hajouri dit que Asmel bin Afan, ça, il est bid'a. Et que son Adam, ça, Adam bid'a. il dit que l'Irjal comment à chercher sahaba avec Atman On n'a pas de jalousie avec sahaba On a de la jalousie avec al Hajouri Comme il a dit chez Rabi. Les gens qui suivent Hajouri, c'est quoi C'est al Hajouri fait Sama et Chir al-Abid par terre ça c'est pas le ménage salafi ça Comme il dit Chir al bukhari il y a des gens à Moscou il a dit qu'il y a des gens qui sont encore dans le communisme là-bas ils savent pas c'est quoi le Tauri, ils ne savent pas que le Tauri et les gens ils traduisent des choses contre Chir al-Javiri il a fait trois mois certains peut-être même quelques heures à dommage il a fait un tour puis il s'en est, est allé et qu'est-ce qu'il fait Il critique Imam mon fils salafi Il y a mon et j'en profite que je suis ici pour la première fois à Paris pour en parler et on n'a pas de problème on dit les choses comme elles sont si tu as quelque chose dans ton cœur par rapport à ça sache que c'est toi qui as un problème, c'est pas nous parce que nous on dit ce qu'il a dit chez Rabia même si nous on l'avait entendu déjà d'avant de chez Rabia et qu'on ne le disait pas parce que cher Rabia on ne savait pas si hein, il n'avait pas donné l'autorisation de le dire On le savait depuis des années que cher Rabbi, n'était pas contre le hajuri, d'ailleurs il l'a dit lui-même, il a dit ça fait 7 ans que je lui ai fait Des fois pendant plus de 2 et demie au téléphone, il me promet de revenir. C'est qui qui lui promet de revenir? C'est qui? al lui-même. Hein? Et il y a des petits jeunes qui s'accrochent. Lui, le ton lui-même, il dit qu'il va revenir. Il promet qu'il ne revient pas. Et vous savez comment savoir si vous tombez dans la fitna ou pas? Eh bien écoutez. Cheikh Rabi'a, Salafi, Cheikh Rabi'a, le porteur de l'étendard, Zerva al-Tardil, Cheikh Rabi'a, Cheikh Rabi'a, Cheikh l'a parlé sur l'Hajuri, ah, Cheikh Rabi'a, il n'est pas parfait. Nous, on suit Dalil. Nous, on Dalil. Mais Cheikh Rabi'a, c'est des gens autour qui lui ont dit des choses, il ne pas la situation de dommage. Mais Cheikh Rabi'a aussi, il a des erreurs, Cheikh Al-Hajuri, il l'a montré, attention. C'est toi qui est tombé dans la fitne, c'est toi qui a changé, c'est pas nous, c'est pas Cheikh c'est pas Cheikh لما شيخون بشارجوا لله الحمد حفدهم الله تعالى يا الخانديسان ما نقول زي دبيان بس خدمت روز فبإمكانك أن ترى أنك سمعت. بعد أن أخذنا البيان من قبل، أننا نقول دبيان للحاجوري. نحن نحب الناس في العلم، نحب الناس في السنة. لكن عندما ينكر أحد الدين، فهو ينكر الدين. وهو ينكر الدين. وهو ينكر الدين. وهو ينكر الدين. وهو ينكر الدين. وهو ينكر الدين. وهو ينكر الدين. وهو ينكر الدين. وهو ينكر الدين. وهو ينكر Il y a tellement de réfutations Des fois on, arrive, on sort tellement On n'a même plus le temps de lire Les réfutations sur le Hajouri Cheikh l'Islam Il a rapporté l'ijma de, Des ulama Dans le ménage de Nabaoui Volume 3 si je me souviens bien hein, Il a rapporté que L'Adam de l'Islam c'est l'Adam du Chari Hajouri qu'est-ce qu'il fait dans son livre Kitab le Jumu'a Il coupe La parole. Hein? Il cite, attention, il va te citer parce qu'il est chouba. Il va dire non, moi j'ai des salaf aussi. Hein? Mais si tu rapportes la moitié de la parole du salaf et que la dernière moitié elle est contre toi, tu n'as pas de salaf. Mm. Attention, Ekwa. Reste avec les ulama. Regardez les ulama où ils sont, regardez le hajuri où il est. Tu veux être avec le hajuri Si tu sais, tu connais le haq. Comme l'Ishar Abdel Bukhari l'a dit il y a quelques semaines à nos frères de Beringam quand ils ont à l'Amra, ils avaient une d'or avec le Mashaïr. Il a parlé de la il a dit les gens qui suivent la Hajuri sont deux types. Celui qui sait pas. Hada, qu'est-ce qu'on fait avec lui? On lui explique, il apprend. Lui il sait pas. Et puis il y a ceux qui le défendent, mais ils le défendent quand même. Ils se fanatisent pour le Hajuri. Ça c'est pas le menage salafi. Ça c'est pas le salafi. Et les années montrent, les années montrent. Regardez où est-ce que le maintenant. Hein On va citer des noms incha'Allah. Le Maqraoui. Le Maqraoui. Le Taqfiri. Hein Même si certains, j'essaie de ne pas dire de nom, sauf si je vois la Mouslahade le dire. Hein C'est quoi Non, moi je chèque Shermah Sal Abbad. Shermah Sal Abbad, il parle pas sur le Est-ce que ça c'est très véridique Est-ce que ça, c'est très véridique Alors que des imams de la communauté à cette époque-ci ont montré que le Maghraoui c'est un tekfiri. Il y a une interview qui est récente de, de, de, de Maghraoui par un journaliste marocain. C'est filmé dans la Mektaba de Mughraoui. Il dit que la, la révolution au Maroc ou la tentative de révolution, Allah l'a fait qu'elle n'a pas marché. Allah, il hamd. Hein? Et qu'elle a préservé le Maroc et tous les pays musulmans de fitna. Il a dit quoi Thawratun Mubarakah. Qu'est-ce qu'il avait dit sur l'Aitimi il y a plus de 10 ans Rajulun Fawri. Vous avez les deux mots Le Marawi, il a dit quoi Fawra Mubarakah Une rébellion, une révolte bénie. Moi, je ne connais pas beaucoup. Je vois sur le Sunnah l'imam Ahmed. Parmi les Hussons de Al-Sunnah Jama'a, on ne se rebelle pas contre le gouvernement musulman. Le Marawi, dehors de la Salafia C'est ça notre ménage. Ce n'est pas nous qu'on l'a mis dehors de la Salafia C'est ma chère le kibar. Et les Agnès le Regardez après autant d'années. Cheikh l'Uthémin. Cheikh l'Uthémin est mort, il a plus de 10 ans. Il y a des gens qui aujourd'hui, « Non, moi, Mouraoui, c'est un Salafi. Je suis un Salafi et moi, je cherche Marcel Abbad. » Marcel Abbad, il a dit Si la a fait a dit ce qu'il Il n'est pas être. Il n'y a pas de reproche à lui faire à lui. Il y a une reproche à te faire à toi qui connais le tadil et qui connais le jahmufassal et qui t'accroche au tadil. Parce que toi tu n'es pas véridique. Tu es pas véridique. Pasha l'abad lui-même. Lui-même il dit que le jahmuffassar mukad à la mouj Moujmal Que la critique détaillée prévaut sur les général Alors c'est quelque chose de l'Abbad, nous ou toi Ça, hein المغراوي حجوري عندنا نعارون ها فالحربي الحدادي tous ces journalistes genevois ont montré quoi que il raison certains frères 7 ans 8 ans 9 ans après ils ont pris contact avec lui ils ont dit écoute mais on tout le pardon on disait les avaient raison maintenant alhamdulillah parce qu'il nous il faut connaître qu parce que il se peut que tu ne reviennes pas aussi on le connaît ils ne sont pas revenus des gens qui pleuraient quand ils écoutaient les discours de Cheikh al et qui juste dire Cheikh Al-Bani certains vont même jusqu'à dire moi c'est le colère de Billah alors qu'il arrive même pas la crasse à l'ongle de Cheikh al hein? de cet imam de cet imam imam fils Sunna الشيخ بن باز رحمه الله يتليفونني pour lui poser des questions dans le hadith. شيخ الالباني امام في et on va voir qu'une des caractéristiques principales de l'hadathia il critique cheikh et cheikh Rabi' particulièrement parmi les autres savants. Dès que tu vois quelqu'un te dire moi je prends pas trop dans il a des choses il a des paroles Je dis pas que ça m'a dit qu'il y a l'irja, mais il y a l'irja, etc. Non, attention Comme il dit jean vous connaissez l'irja C'est de dire que les actions partie de la foi. Que les actions font pas partie de la foi. Cheikh le Il a été combattu par certains Mourjis. Et combattu par les tekshiri. La preuve qu'il était sur le juste milieu d'ailleurs. شريعتي من الذي الذي يقول في شغل الباني أنه عنده إرجاء إما أنه لا يعرف الإرجاء أو لا يعرف الباني. شريعتي الذي رحمه الله celui qui dit que شغل الباني لا إرجاء. soit il connaît pas ce soit il connaît il connaît pas شغل الباني donc il y a, avec les éleves, soit avec les éleves Cheikh Ubyde, il avait parlé dès le début sur l'Hajuri Il a vu de loin Cheikh Rabi il voyait le Nansiha Cheikh Obeid il a vu de loin, il a continué sa route Cheikh Obeid Et Cheikh Obeid il est comme ça Si vous le connaissez, il est comme ça Quand il voit le l'Haq, il lui dit voilà yubali Et c'est pour ça qu'Allah a, a fait des imams Qu'est-ce qu'Allah a dit dans le Sourat de Sajda Et nous avons dit que nous avons des imams Lama sabaru Et nous avons fait des ayats yuqinoun de de de de de de Cheikh l'Islam, il a dit ها بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين اك لا باسيون سي لا سيرتيد ساكير للاماماه دو لا ريليجيون تدي الحق تدي الحق وانت تشرش با تتهرس على الحق juste pour avoir des compagnons الله تعالى ان كلمه الحق لن تنقلنا صاحبه لا بار دو فيريتي نو زان لسي نو زالسي اوكين الله وسلم الله la L'apport de vérité ne réduit pas un temps de vie et ne coupe pas une voie de subsistance. De quoi tu as peur Qu'est-ce que tu désires chez les gens De qui tu as peur D'il-haq. Même si on n'est pas des imams, qu'on suive les imams au moins. Et qu'on soit avec eux, qu'on les aide à porter les tendats. Donc le musulman quand il pose une question, il cherche la vérité. Et quand il parle du al alamiyya, il cherche la vérité. Et quand il écoute et lit les paroles la main, il le fait avec véracité. Et il n'essaie pas de jouer. Et encore plus grave, quand on a un niveau da'wah, il essaie de mettre des choubas à la masse. Et Wallah, celui qui met des chouba sur la masse, on ne se terra pas sur lui. On ne se taira pas sur lui. Qui qu'il soit. ala Chérie, et c'est pour cette raison que ces gens qui questionnèrent, ou celui qui questionna ne furent pas trompés par les situations de ces gens-là, malgré le fait qu'il y avait dans leur apparence quelque chose de bien en termes de lecture du Coran et d'invocation. Ils ne furent pas trompés par cela. Et ne furent pas avec n'importe qui. Ceci était donc quoi le, le premier point que chère Ahmed Bezmoul a tiré de cette risala de l'imam al-Qirawani rahimahullah. وقضية ثانية المؤلف رحمه الله تعالى الذي افتى نبه بذكر حديث الثلاث والسبعين فرقة إلى تنبيه اللطيف وهو أن ليس كل من كان على ساحة الدعوة الإسلامية وليس كل من دعا الناس إلى الخير هو على خير تنبهه هذا سبب إراده لحديث الثلاث والسبعين فرقة يريد أن يقول ليس كل من دعا الناس إلى الخير هو على خير حتى يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أما ما ممن خالف الفرقة الناجية الطائف المنصورة فهو من الثنتين والسبعين فرقة كما نص على ذلك شغل فوزان حفظه الله تعالى وغيره من أهل العلم ديزين بوات غير ست رسالة للإمام القراواني رحمه الله تعالى لفتوى مالكية لتوغ كي الإمام رحمه الله Qui a donné la fatwa attire l'attention en citant le hadith sur les 73 groupes. Par une belle remarque, c'est un hadith qui dérange Al-Bida. Il ne les laisse pas dormir. A tel point qu'ils essaient de quoi de le juger, de dire qu'il est daïf. Okay, Alhamdulillah. Comme l'a dit, si je me souviens bien, c'est Soufian Thouri, vous me corrigez si je me trompe. Il a dit les anges sont les gardiens du ciel et les savants du hadith, les gardiens de la terre. il n'y a pas un qui essaie de mettre de chou le hadith sans qu'un des imams du hadith soit là pour le contrer le chère l'albain il était là dans ce salat de la hadith il l'a montré en long et en large maintenant c'est quelqu'un qui est trop fatigué pour lire ça qui se tais mais il a que ce hadith il est quoi authentique il dit le hadith sur les 73 groupes par une belle remarque sur le fait que toute personne... Écoutez, regardez les ulama, comment ils tirent des ahadiths et des textes de, du Coran et de la Sunna, comment ils tirent des règles. Une belle remarque sur le fait que toute personne qui est dans le terrain de la prédication islamique et toute personne qui appelle les gens au bien ne sont pas nécessairement sur un bien. Prête attention à cela. Telle est la raison pour laquelle il a cité le hadith sur les 73 groupes. Donc ça veut dire que vous avez l'Ubam Qarawani, qu'est-ce qu'il fait au tout début de la vie là Il établit des fondements. Il te rapporte ce hadith pour te dire attention, c'est pas pour personne, toute personne qui est sur la da'wah, ou toute personne hein, qui est dans le cadre le domaine de la da'wah, et qui appelle au bien, qui est sur un bien. Cher, il dit, il a voulu dire, toute personne qui appelle les gens au bien, n'est pas sur le bien, tant qu'elle n'est pas sur ce quoi était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. En un mot, quoi Salafia. Et s'il y a des gens ici qui ne savent pas de quoi je parlé la salafia, il y a un courant qu'on a fait en écrivant au Dieu sur la salafia, l'explication de shir al-Albani. Il a expliqué d'une manière qu'à la fin, celui qui cherche la vérité, il va dire un ah, salafia. Ça, ça, T'as raison, cherche, je cherche hein? Et n'écoutez pas, la salafia, on n'apprend pas de... Georges Berkenstein à la radio ou à la télévision à l'université de Intel de Canada, Ou des journalistes de la Canada. On apprend des ulamas de la salafie. On prend des imams de la religion qui explique c'est quoi la salafie. Et vous avez remarqué que les attaques elles étaient sur l'islam manière générale à avant. Vous avez remarqué ou pas? Et maintenant sur qui? Salafie. Lequel abshiro? Le. Alhamdulillah. Quand ils ont attaqué l'islam, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens sont intéressés, à L'islam. Ils ont salafi et on le voit, Inch'Allah beaucoup de gens s'intéressent à la salafie On ne va pas aller jusqu'à les remercier. Wanaqim, <rire> il, il y a un khir. Et salafis, il ne doit pas être négatif. Il doit être positif. Il doit être optimiste. Il Et voici fitam comme un test et il avance. Comme l'a dit l'Imam Ahmed A l'époque de la fitna des khalq Quand les gens de la sunnah étaient exécutés Parce qu'ils ne disaient pas que le quran est créé Vous connaissez la aqida de la sunnah Ou le jama'a qu'on a fait ça dans le quran Mémorisez là c'est quoi C'est le quran m'a dit le quran est la parole d'Allah et n'est pas créé Tu pas dire, tu dois dire n'est pas créé Ils ont obligé les gens à dire que quoi que le Coran est créé. Certains imams ont été exécutés. Les, des gens ont été torturés, dont l'imam Ahmed, hmm? Pendant plus, plusieurs, sous le règne de plusieurs gouvernements, il a été torturé, Et il a patienté. C'est pour ça que certains salafs, ils ont posé la question euh, à l'imam Rahimahullah, Il a dit, est-ce que l'Imam Ahmed était connu avant la fitna C'est-à-dire la fitna de dire que le Coran est créé, qu'il avait eu à l'époque. Il dit, fitna. Oui, mais sa renommée a grandi après la fitna. Hein, B'shiri La bonne nouvelle n'ayez pas peur. Que ce soit au niveau des au niveau de la francophone, il y a toujours un bien derrière. Ce qu'il y a c'est qu'il faut quoi Il faut s'accrocher. alayha bin Hein Les nawajids c'est les dents à l'arrière là, les molaires. Tu t'accroches comme ça. Hein Tu t'accroches Tu ne lâches pas. Surtout ici en France. On connaît un peu. J'ai pas vu qu'en France, mais on connaît un peu la situation. Il y a beaucoup de pression sur les musulmans, surtout sur les salafis. La patience, c'est une notion fondamentale en islam, il y a. Ikhwah. imaginez le jannah le firdaus patientez et demandez à l'Ajil Tabat demandez à l'Ajil qui vous a fermé sur sa foi jusqu'à ce que vous le rencontriez Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi j'ai parlé à l'époque de la fitna dit ils ont pris nos enfants on est torturé à cause de cette etc etc il a dit al الله din allah sayansura al islam din allah sayansura regardez la certitude regardez le yakin ya imam pour qu'on se rebelle pas ya imam pour qu'on se rebelle pas alors que c'était du kofre qu'est-ce qu'il disait il a met ils se rebellent juste parce qu'ils ont pas un salaire au-dessus de d'un certain montant subhanallah dunya l'imam ahmed qu'est-ce qu'il a dit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 Sois sûr, sois certain, il n'y aura de cesse une partie de ma communauté, une partie, pas tous, une partie de ma communauté apparente sur la vérité. <rire> ne mérons pas, ni ceux qui les ont transgressés, qui, le, qui sont opposés à eux, ni ce qu'on appelle le <rire> Ceux qui les trahissent, sont Et combien ils sont aujourd'hui? Hmm? Jusqu'à ce que l'ordre d'Allah arrive et ils seront là-dessus. Regardez le Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a voulu dire donc toute personne qui appelle les gens au bien n'est pas sur le bien tant qu'elle n'est pas sur ce quoi était le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons Quant aux autres qui se sont opposés au groupe sauvé Pourquoi le groupe sauvé C'est à dire par rapport au Hadith qui dit que tous en enfer, tout en enfer sauf un groupe le groupe sauvé certains des gens d'innovation, de se moquaient de nous à l'époque, hein, qu'on était en Belgique, quand on était une poignée de salafis, ils se disaient ah, les groupe sauvé. Oh Inch'Allah, on espère qu'on est sauvé. Ou bien nous appeler les frères du, euh, on vous appelait ça ici les téléboutiques là, hein, les phone box ou là, je sais pas quoi, les magasins où tu peux téléphoner. Parce qu'à l'époque on est toujours dans les cabines en train de téléphoner au hein? Taxiphone. Taxiphone. Les frères du taxiphone. C'est comme ça qu'ils nous appelaient. Mais ça ne savaient pas que moi j'avais Cheikh au téléphone. Je m'en fiche ce que tu dis toi. Je suis dans le taxi, on a deux trois frères, on est serré, on a Cheikh au téléphone. Hein Mahmoud Allah Ali. Nous avons Cheikh Nijm au téléphone. C'est En plein milieu billets de kufr, on y lié ces ulama-là. C'est une De connaître ces ulama-là. Quant aux autres qui se sont opposés au groupe Sauvé, le groupe Victorieux, ils font partie des 72 groupes comme cela a été stipulé par Charles Fauzan et d'autres parmi les gens de science. Le troisième point. wa Ta'ala, أنهم يذهبون إلى ضعاف العلم، إلى الأميين، إلى الجهال إلا من لم يجلس علماء. فقال: فتصدوا إلى العوام الذين صدورهم سالمة. هذا حال العوام. عوام الناس صدورهم سالمة. تظن الخير بكل أحد وعقولهم قاصرة. ما يميزون بين الحق والباطل. فدخل عليهم من طريق الدين. يعني نحن ندعو إلى الله ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعلمكم الخير والدين. فإذا العوام ينبغي الاعتناء بهم وتعليمهم وإرشادهم وتحذيرهم من هذه الفرق الضالة والذي أفتدي اهل العلم حينما سئلوا أن نحذر العوام من الفرق الضالة أم يتركون لأنهم عوام قالوا لا لا بد من تنبيههم الثالثة الشيخ كان لفاسميزيركور لإمام أبو فارس عبد العزيز محمد القراواني رحمه الله تعالى sur Qui consiste à aller chez les faibles en science, chez les illettrés, chez les ignorants, chez ceux qui ne se sont pas assis avec les savants. Et donc il dit, d'ailleurs, pour les frères qui sont salafis, est-ce que vous avez déjà vu un frère venir vous faire dawa Il a vu comment tu pries, il a pris la tangente déjà. Il a vu le salat, salat c'est Attention, je pas dit que toute personne qui prie comme ça, c'est un salafi. Pas dit ça, hein? Ça, oui. le tablier il va pas aller chez toi. Hein, moi j'ai, pourquoi vous me faites pas d'awa? Pourquoi tu m'appelles pas au <rire> C'est un club fermé, c'est quoi? C'est, hein? Pourquoi? Regardez, elle bat comment il travaille. Ils savent très bien que tu sais qu'ils sont sur le bula, hein? Et attention parce que certains tablires ils se croient malins. Ils ont fait toi, une bonne base prête dans la poche. Dès que c'est la fille arrive, ah, ton chien, regarde ce qu'il a dit. Il a dit, j'aime établir, ok. Hein Ou oh, le même chien, plus tard, il a dit, c'est pas ok. Pourquoi il a dit ok Parce qu'il s'est basé, hein, sur ce qu'on lui a rapporté. Parce que, et c'est connu ça, établir, ils ont, ils ont, euh, que je trouve le bon mot, ils ont euh, une aptitude à jouer les acteurs. Hein hmm? C'est-à-dire que s'ils si savent que c'est un chirurg sunni, ils vont lui montrer la sunna. Tu vas voir Sahel Bukhari. Vous avez déjà établi et renseigné Sahel Bukhari, vous Tuhid, Touhid, al Abu Daoud. Même Riyad Salihin, ils font changer de tarah, ils ne savent pas dire les ahadiths. Comme l'a dit Sherlan al il a dit ça. Je vais dire un exemple, mais je ne dirai pas tout, vous le comprendrez vous-même pourquoi, parce que vous êtes des sœurs qui nous écoutent. Il y yeah. a yeah. un tablier, un jour, il a lu le bab de Hilaq al-Dhikr. Les arabophones ils vont comprendre. Et il a lu de travers et vous imaginez qu'est-ce qu'il a pu dire. Hmm? Pour les frères qui ne comprennent pas, traduisez-la entre vous plus tard, inshallah. Subhanallah. Hey. Hein? Juhal. Juhal. Et même Jirnal Bani, regardez comment les ulama ils ne sont pas trompés. Il a eu un débat avec quelqu'un, il a dit c'est quoi la ilaha Allah Il a dit la ma'bouhda bi illallah. Il a il a dit ça, il a dit ça, il a les sont pas Donc Cheikh il a dit, chez ceux qui ne sont pas assis avec les savants, et donc il dit, l'auteur de la fatwa, et donc c'est attaqué ce groupe aux gens de la masse, dont les poitrines sont saines, regardez le khouf de ces gens là, et Wallahi, on les déteste en Allah Azza wa Jal. Pourquoi Parce qu'on connaît leur mal pour la communauté. Il y a des gens qui disent Mais oh, vous mettez toujours en garde, etc. ça nous fait mal de voir des gens qui veulent se faire avoir par ces gens-là. Et Wallahi, on ne se terra pas sur eux. On doit faire savoir les gens, leur mal à ces gens-là. Et comme il a dit le cher plus loin Ce moment, quoi Ils ont des poisons meurtriers. Et tu quoi Ils te tuent Il te tue pas à toi, tu tues ton corps, euh, c'est le monstre, il va mais c'est ton corps. Il attaque ton DIN qui est plus important que ton corps. Il nous on est censé se taire. Hmm? Si je vois quelqu'un qui va changer mes skins jeune de quartier, il veut apprendre. Et quelqu'un il va, il veut le tuer, il va l'attaquer. On va me dire pourquoi tu l'as défendu Hein Pourquoi tu l'as prévenu que quelqu'un voulait l'attaquer Mais on parle de DIN. On parle de DIN. on sait que s'ils prennent ces jeux-là, ils risquent d'être égarés avec eux. Jeunes ou moins jeunes. Donc, il dit, telle est la situation des gens de la masse. Les gens de la masse, leurs poitrines sont saines. Ils pensent le bien envers tout le monde. Et leur raison est inapte. Ils ne distinguent pas la vérité du faux. Et donc, ils leur sont arrivés par le biais de la religion. C'est-à-dire, nous, nous appelons Allah. Tu ils vont te dire quoi Ils vont pas dire nous on appelle à Shaitan ils vont te dire quoi Nous on appelle à qui À Allah là Hein Khourouj fi Sabilillah Ils ne vont pas dire fils sabilil bid'ah Viens, on va faire plein de bid'ah, viens Hein On rigole, mais j'essaie de montrer les choses de cette manière pour montrer que des fois on rit, mais on peut te tromper On peut te tromper Il dit, nous nous appelons à Allah et nous élimons le messager d'Allah. Il revendique la sonnaie de le là. Plus vicieux que le tablir de la taqfiri. Le taqfiri dit, dit, il a rapporté de son chéire à lui. Hein? Toi, tu retournes au livre de la tu lis tout le chapitre, tu lis le contexte, tu lis ce qu'il a dit le chéire et tu vois qu'en fait c'est l'opposé de ce qu'il a dit le taqfiri. Les taqfiri sont plus dangereux parce qu'ils essaient de trouver des références communes avec toi. et ce ramadik du coran de la sunna du hadith du dalil Hein? Tu au Congo, au Venezuela, de faire des frères elles me ont dit ça. On connaît des frères sont resté 25 ans que j'ai été vers là-bas, j'ai fait plein de pays, le Congo, le Venezuela, j'ai jamais appris le Tawhid. On a voyagé, mais On n'a jamais rien appris. Les takfiriens sont plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils montrent la sunna. fois certains Et d'autres parmi les imams de la da'wa, son petit-fils a dit. Ça c'est plus dangereux. Cheikh Eladi, donc ils sont arrivés par le biais de la religion, c'est-à-dire nous nous appelons Allah. Et nous aimons le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous enseignons le bien et la religion. Donc les gens de la masse, et ça c'est le du shir, il convient de leur prêter attention et de leur enseigner, de les orienter. Et de les mettre en garde contre ce groupe égaré. Et combien de frères qu'on a connu des jeunes ou des moins jeunes, alhamdulillah, sont devenus salafis, ils nous ont remercié, jazakallah tu nous as mis en garde à l'époque, et cette mise en garde je l'ai gardée là, tout ce que tu as dit, tu avais raison. Donc toi, regarde, tu peux être la cause, une guidance de quelqu'un. Et tu vas te taire. Et comme le shir va dire dans un instant, en général, les gens acceptent bien. C'est la manière aussi dont tu dont tu l'amènes. Et ça, c'est important de connaître ce qu'on appelle « fiqh da'wa ». C'est-à-dire comment amener la chose à quelqu'un. sur Il a expliqué ça. Il a dit « ça suffit pas de connaître le hokm d'une chose. Par exemple, telle chose, c'est haram ». Il faut en plus de ça, ou c'est bida, ou ceci ou cela, il faut en plus de cela connaître la situation de celui à qui tu fais dawa et la manière d'amener la chose à celui à qui tu fais dawa. Hmm? Et prenez garde des echwafillah. Ça c'est un message que j'ai du fond de mon cœur. Prenez garde à ne pas être des gens qui fassent fuir de la salafia par leur mauvais comportement. A tel point que certains de nos frères ont les là, Hein Toutes leurs toute leur flèches sont vers les salafis Ils lui se revendent les avec salafis Y'a achi, c'est de l'autre côté, tire de l'autre côté, y'a achi Subhanallah l'adhim, c'est quoi ton but Hein Ton frère salafi, il convient d'être quoi Aider Que tu fasses du'a pour lui Dans ton Qiyam l'île, si tu es un Qiyam l'il Dans ce Tu fasses du'a pour l'ulama, tu fasses du'a pour Talabat l'ing Tu fasses du'a pour les frères qui traduisent les cours, etc. Et pour les frères salafis, pour la da'wah. Que tu lèves parce que tu peux. Que tu aies des compétences techniques. Et qu'Allah récompense les frères de son publication, il fait un gros travail. Je dis Je sais qu'il est ici, il n'aime pas que je dise ça, mais j'ai pas dit de nom. C'est un gros travail à Il y a des frères qui travaillent dans l'ombre, dans la discrétion plutôt. Parce que l'ombre, c'est un terme plus que les hasbin, hein Dans la discrétion, Ils sont actifs. On connaît certains frères, ils gèrent une dizaine de sites à lui tout seul. Fils à vie, dit rien, genre, personne. Et que Sidi, il a bien souligné ça. Il a dit Attention, que tu ne crois pas que la da'wah salafia, elle est rendue victorieuse que par les ulama. Bien sûr, c'est un, c'est les ulama qui ont laïm. La base de la da'wah, c'est eux. Ou qui ils ont des aïwan Ils ont quoi Des aides. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font dans de l'argent. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font Traduisent. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font Ils impriment. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font Ils ont des compétences, compétences techniques, etc. etc., etc. Chacun a son rôle. Maintenant, si tu ne sais pas faire quelque chose, rentre pas là-dedans. Ça, c'est vrai. Mais <t> si quelqu'un a <t> la compétence, qu'il le fasse et que toi, ne commence pas à l'attaquer. Des fois, un frère, il va juste ouvrir un centre. Misquine, niya, il va juste ouvrir un centre. Il veut, hein, il dit On est salafi, on veut appeler les gens dans la région wa Taala, on veut préserver nos enfants, hein, on veut préserver nos familles, on veut préserver nous-mêmes, on veut appeler Al-Haq. À peine, il n'a même pas peut-être encore fini les travaux qu'il y a déjà des, des, des flèches qui lui sont tirées dessus. Subhanallah, adim, pose-toi la question, Khrifillah es-tu sincère dans ce que tu fais Pourquoi tu attaques le frère Es-tu jaloux Possible qu'elle nous préserve la jalousie, hein? c'est dangereux. hein? Et le signe de l'ikhlas, c'est que tu sois heureux que ton frère Salafi Il soit sur le bien. Comme le dit Cheikh Khalid Abdelrahman, quand il était au Koweït, ce savant égyptien, Allah, je vous conseille vraiment ses cours. Cheikh Khalid Abdelrahman, ils sont disponibles sur le site et sur son site à lui. Cheikh Khalid Abdelrahman. Vous connaissiez ce nom là Hein Quand Sheikh Mohamed Al-Angari. Mohamed al c'est un Sheikh du Koweït qui est ancien dans la da'wa. Vous connaissez Vous avez entendu ce nom déjà Elle Mohamed Ça c'est les qui sont anciens dans la et qui sont collés kibar. Cheikh Mohamed Al-Anjari, il lui a donné sa place. A Cheikh Khalid Abdurrahman. Et Cheikh Khalid Abdurrahman, il a fait un dars d'un sonat de lui-même Ahmed, le chapitre sur Adab Al-Qabr. Quand, qu'est-ce qu'il a fait Première chose qu'il a fait, il a fait l'introduction sur le fait que Cheikh lui a donné sa place. Et là, mon frère, il a dit ça, c'est comme ça que le salafi, il est. Même s'il faut laisser sa place à quelqu'un, on le fait. Hum Quand il y a un shir qui vient chez nous à Birmingham, tous les frères qui donnent cours, toutes langues confondues, tout le monde s'arrête. C'est le chir qui parle, tout le monde est assis, tout le monde s'était, sauf le traducteur. Et ça, on va le voir dans cette risale, dans la kalam de Ahmed Bezmoul, c'est les salafs, ils étaient comme ça. Quand ils allaient dans un pays où il y a les ils ne donnent pas cours. Ils s'assoient. S'il y a plus avant qu'eux, ils s'assoient, ils écoutent. Quand il y a quelqu'un qui est plus avant qu'eux, qui vient de leur pays, ils s'assoient, ils écoutent. Hein? كانوا في خيخص في الجزء العمرى، إذا غرّيدت دروسا لو تلق شغل الجبرى، أشان البخاري، أكشكم هم هاد من هذه المدخلى، يبقكم غاشد أبو ها؟ هذا الله إلى مدينة بانكخت كور، Hum? je sais qu'il va essayer de reprendre cette parole mais inchallah je l'attends s'il faut de nouveau on certains un certain nombre, nombre de pages incha'Allah yeah, il faut pas être dupe par ces gens là ces gens là un frère qui connaît c'est clair pour lui c'est clair, nous ce qu'on a voulu faire quand on a refuté ses paroles et qu'on a mis en garde sur lui c'est pour les gens de la masse qui savent pas il ne va, va pas écouter il ne va pas écouter Il ne va pas écouter Rachid de Rabouanas. Et si tu l'écoutes et que tu te rends que ça les filles, sache que tu as un problème dans ton ménage. Si quelqu'un a déjà de la masse, tu ne sais pas, il écoute le Hein Subhanallah. Quelqu'un est avec Mohamed Harifi. Vous vous doutez encore de sa hisbiya. Hein Regardez les références. Chère, il dit, donc, les gens de la masse, il convient de leur prêter attention, de les enseigner, de les orienter et de les mettre en garde contre ce groupe égaré. Et c'est la fatwa qu'ont donné les gens de science lorsqu'ils furent questionnés de la manière suivante. Mettons-nous en garde les gens de la masse contre les groupes égarés. ou sont-ils laissés car ils sont des gens de la masse La réponse des savants est, non, ils ne sont pas laissés. Il est obligatoire d'attirer leur attention. Ici, cher, le chère met en évidence, comme le il a dit ici, هنا الشيخ يبين لك أن هؤلاء الصوفية ضالين استطاعوا أن يدخلوا معهم في طريقتهم كثيرا من الناس بسبب أنهم عوام لا يميزون بين الحق والباطل ولكن العامي إذا بين له هذا الأمر بوضوح وجلاء ويسر وسهولة ميز ولم يقبل أي أحد فلاحظوا بارك الله فيكم وصف العوام صدورهم سالمة وعقولهم قاسرة صدرهم سالمة يظنون بكل الناس الخير وعقولهم قاسرة لا يميزون بين الحق والباطل ثم قال صاروا يحضونهم على التوبة والمحبة وصدق الأخوة ولا شك أن هذه الأمور هذه الخصال كما ذكر الشيخ محمودة فاضلة في الدين قال إلا أن الذي في ضمنه على مذاهب القوم سموم قاتلة وطامات هائلة Ici, le shi'ar met en évidence que ces soufites égarés ont réussi à faire entrer dans leur voie beaucoup de gens en raison du fait qu'ils sont des gens de la masse qui ne distinguent pas la vérité du faux. Mais celui qui fait partie des gens de la masse, si cela lui est expliqué avec clarté et d'une manière facile à comprendre, il fait alors la différence et n'accepte pas de n'importe qui. Donc Allah vous bénisse. Et ça, c'est un oslo très utilisé par les ulamas, hein? et c'est que quand tu fais de la douce à quelqu'un tu fasses du doua pour lui Il est éclat Il Quand vous parlez dans sa maison dans sa toujours Barakallahu C'est un avoir dans « Chère, il dit, leurs poitrines... » Donc, « Barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse, soyez attentifs à la description donnée quant aux gens de la masse. Leurs poitrines sont saines et leurs raisons sont inaptes. Les poitrines sont saines, ils pensent le bien envers tout le monde. Et leurs raisons sont inaptes, ils ne distinguent pas la vérité du faux. » Puis il dit, « Puis ils se mirent à les inciter au repentir et à l'amour et à la fraternité véridique. »« Il n'y a aucun doute que ces choses et ces caractéristiques, comme l'a dit le chère, sont louables et nobles dans la religion. » Il dit sauf que ce qu'elle contient selon les voix de ces gens sont des poisons meurtriers et des calamités colossales. Le cheikh attire l'attention sur une affaire importante. Cheikh il dit "هذا تنبيه من الشيخ الى قضيه مهمه ان اصحاب الباطل لا يدعون الناس الى باطلهم, لا يدعونهم الى الباطل مباشره, بل ياتونهم في الظاهر بالحق" ثم يدسون في داخل هذا الحق البدع والضلالات وهي السموم القاتلة والطامات الهائلة واضح؟ ولذلك بعد الناس إذا حذرتهم من شخص وقلت له فلان انتبه يقول والله ما سمعت منه إلى الخير لا بد في البداية أن يتكلم بلسان العلماء ولسان الدين ثم بعد ذلك بعد أن تثق به يبدأ في دس وتطعيمك بالسم شيخ كسكيلدي Le Chir attire l'attention sur une affaire importante. Je sais qu'il fait un peu chaud, il est un peu tard, mais concentrez-vous, Inch'Allah. Qui est que les gens du faux, lorsqu'ils appellent aux, les gens à leur faux, ils ne les appellent pas au faux directement. Mais de plus, ils arrivent, à, eux, avec la vérité en apparence, puis glissent dans cette vérité les innovations religieuses et les égarements qui sont des poisons meurtriers et des calamités colossales. Chir, il dit, est-ce clair Je vous pose la question, c'est clair hein Et c'est pour cela que quand tu mets certaines gens en garde contre un individu que tu leur dis, un tel, fait attention à lui, ils te disent, par Allah, j'ai entendu de lui que le bien. Et les frères de Birmingham, je suis sûr, ils ont un sourire parce qu'ils savent de quoi je parle. C'est des choses qu'on a vécues. Des frères qui nous respectaient, qui assistaient au dolos, hein Qu'est-ce qui s'est passé ils ont, fait, ils ont été naïfs envers certaines personnes. Et quoi L'injection. Hein Ils leur ont mis leur poison meurtrier et leur calamité colossale. Hein Ouais, mais attention, Mehdi, il a l'irja. Attention. Hein Ou un tel. Ou Sherlan Alban, il est morgi, etc. etc. Là. Pourquoi Regardez ce qu'il a dit. Et on les a mis en garde. Attention, un tel, attention. Non, je n'ai vu de lui que le. Que le bien. Alhamdulillah, t'as vu que le bien. Moi, j'ai vu autre chose que le bien, Khifillah. Et celui qui sait est une preuve contre celui qui ne sait pas. D'accord Tu lui poses la même question, tu dis si quelqu'un vient demander ta soeur en mariage. Ah là, elle est déjà, hein Qu'est-ce ma soeur Oui, quelqu'un va venir demander ta soeur en mariage. C'est pas Haram. Quelqu'un va venir demander ta soeur en mariage. Et toi tu connais de lui, connais bien. Mais quelqu'un il vient te dit, attention foulane Hein Par exemple, il boit le khamar, ou c'est un voleur, ou il tape les femmes, ou etc. Je vais dire, non, Achil, c'est pas tranquille, je ne rentre pas dans les fitaines. Hein Où tu vas aller, hein Là Subhanallah, il y a des choses pour lesquelles on a de la jalousie. Et Subhanallah, qu est il pour notre religion Il hmm? faut pas être dupe, faut pas être naïf. Comment il a dit, cher Rousslan Il a dit il y a des gens, il parle, comme s'il si n'y avait pas de jarah ou ta'adil en mais dans leur vie tous les jours, ils font le jarah ou eux-mêmes. Il a dit attention le mécanicien là-bas, il va t'arnaquer, il ne va pas chez lui. Le mufassar moufassar l'autre, il accepté directement. Ah, Zakhla Akheran. Sahulallah. Hein? Attention hein? c'est un charlatan, il ne va pas te faire opérer chez lui. Ah, barak j'allais faire une opération du cœur, Zakhla Akheran, tu m'as prévenu. Hein? Ça, oh là, là Mais quand on se dîne, ah là c'est autre chose. Chéri, tu lui dis, fais attention, il te disent, par Allah, je n'ai entendu lui que le bien. Chéri, il, il se doit au début de te parler avec le langage des savants et le langage de la religion. Puis après cela, après que tu lui fasses confiance, il commence à te glisser et à t'injecter le poison. Et je vous donne ce sujet un exemple. Et là, on va parler de la l'Haddadiyah. Pourquoi je souris hein? Parce que c'est un groupe comme dangereux ce groupe. Et comme ils sont ac et très actifs ce groupe. A l'époque de al Harbi, ils ont reçu les, hein, les montagnes sur leur tête de Meshair. Et nous, on a, hein, on a transmis les, les, les rodons de chair Jusqu'à ce qu'à ils étaient obligés de retourner comme des scorpions la tête dans le sable, attendant de quoi De ressortir leur pic. Ça, y Et maintenant ils la ressortent. Avec qu'oua. Donc, Alhamdulillah, le machir, comme d'habitude, ils vont faire le travail, ils vont couper cette pique, inshallah Et c'est une caractéristique des gens d'innovation. Al-Bida, comme ont un ils se Ils ont un peu de l'adarou. Ils parlent de ça, Les scorpions, les Al-Bida, ils sont comme les scorpions. Hein Lorsqu'ils sont et bien établis, ils piquent. Il a tant de questions, il a bien établi pour t'avoir et là, épique. pique. Cheri hmm? de Alors, Inch'Allah, dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, il y a une série de roudouds qui vont sortir sur notre site SP Birmingham de Cher Ahmed Bezmou, notamment, de Cher Ahmed Soubiri et d'autres, qui décrivent la l'Hadadiyya en détail. Mais nous, on va en parler un peu au moins aujourd'hui, Inch'Allah. Mais il y a des réfutations qui vont et jusqu'au moment où on voit Eh bien, on va continuer à faire des revitations, Inch'Allah. C'est ce que les gens, le Haddadia, ils la voient de manière claire. Qu'ils connaissent les sephat, afin qu'ils sachent reconnaître le Haddadia d'un autre. Au début, il parle de qui ici maintenant, Cheikh Ahmed Bezmoul De quel groupe Hein al al Vous avez déjà entendu parler de ce groupe Qu'est-ce que vous déjà entendu parler de ce groupe Vous voyez, hein Qu'il y a déjà eu affaire à des Haddadia Donc vous allez voir que la description des makhzûr, la description que leur donne, elle est très précise. Al-Haddadia, c'est quelqu'un à l'époque qui était amé, euh, en Arabie Saoudite qui s'appelait comment? Mahmoud Al-Haddad. C'est un tèkfiri à la base, comme Shah Ahmed Bouzmoul l'a montré. Hein? Et les makhzûr comme Shah Mohamed Aman, Shah Rabi à l'époque, Shah Al Ansari, etc. Ils ont montré ses égarements, etc. Et sur sa voix, hein, Falih Al Harbi, Fawzi Al Bahri, etc. Hein? dit, al au début, il te montre la Sunnah. Et l'attachement à la Sunnah. Et sa mise en application. Et sa diffusion. Et son enseignement. Et donc, tu entres avec eux et tu penses qu'ils sont sur la sunna Et sur l'attachement à la Sunnah. Et montre la solidité. salaba On va lire d'abord en arabe, chère, il dit. Et ça fait partie du bon enseignement du cher De donner un exemple. D'accord Et je vais vous donner un exemple par rapport à ça. Il dit Al-Haddadiyya. فإنهم في البداية يظهرون السنة وتمسك بها والعمل بها ونشرها وتعليمها فتدخل معهم وتظن أنهم على السنة وعلى تمسك بها والصلابة في السنة ثم إذا دخلت معهم وأليفهم بدأ شيئا شيئا فشيئا يطعنون في العلماء. عندك لغة ترسيق الحدثية سكي طعنس العلماء يختك العلماء لكلمني العلماء. أنا اختت الباني Pourquoi? C'est les, les lions, Les lions de la Sunnah. Hein? Ça, C'est ce qu'il est. Qui les, hein? C'est pour ça qu'il les aime pas. Il فيك مسائل من حيث عدم ont fait من le monde a fait مثل هذه حتى تفكر fait على العلماء Et Chir, l'Otevi, il a bien expliqué aussi le Haddéli, il a expliqué en fait leur, leur, leur, leur, leurs étapes avec toi. Hein? C'est comme un pont, il a dit. Ah, Hadawa. Doucement. Chir, l'Otevi, il, il, il a montré comment il commence avec toi, tout début, tout début, tout début. Parce que sans te rendre compte, il commence sans le matin sur Chir l'Elbani. Ma folie. il dit. يتنبقنا على العلماء الألباني ربيع بن باز كذا وكذا ويطعانونها كذا ليأتي الحداد ابتداء ولذلك جاءني بعض الناس بعدما حضرت من بعض الحداد قالوا والله لقد جالسته اياما وليالي ولم أسمع كلمة مما تقول فقلت له انتبه وفي البداية لا يستطيع أن يظهر بدعته حتى تالفه وحتى تحبه وحتى تظن به الخير ثم بعد ذلك يبدأ شيئا فشيئا يضلك ولذلك كان ماذا بالسلف رضوان الله عليهم هجر المبتديع متلقاً هجر المبتديع متلقاً ولا يقولون إجلس معه فإذا تكلم في مساء لا مبتدع ابتعد عنه طيب لماذا لأن المبتدع لا يظهر بدعته بل يدوسها أثناء الكلام يدسها أثناء الكلام فلا أحد هؤلاء الصوفية ما قرأ في الربط كيف انت صوفية ذا لِحَقْ دَلِيمَ كَرَامَةٍ وَسِتْسِنْ سَاقَنَ الْجِيرِ إيشي حمد بزمول كما يفرّبت أذيك الحدادية جوّدوه دي جو ما قالوا لهم تعالوا إلى الزهد وترك الدنيا وعندنا طريقة أحسن من طريق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا جعلوه من الدين والمحبة والأخوة والصدق وكذا وكذا فدخل معهم الناس فلما أليفوهم نشروا فيهم السم المذكور في السؤال وهذا ينبهنا إلى ما سبق من جهاتي أن صاحب البدعة وأن المبتدع لا يدعو إلى بدعته ابتداءً ويتدرج في إدخالها في قلبك ولذلك السلامة السلامة يمكن أن يغرأ بها حفظه والله السلامة لا, السلامة لا يعدلها شيء من هؤلاء ومن مثل هذه المجالس On avait dit combien de pages il y a dans ce livre On a la neuvième, mes frères. Je ne dis pas ça pour vous démoraliser. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de fawa et d'inchallah. il dit il montre au début la sunnah et l'attachement à la sunnah et sa mise en application et sa diffusion et son enseignement. Et donc tu entres avec eux et tu penses qu'ils sont sur la sunnah, sur l'attachement à la sunnah et montre la solidité sur la sunnah. Puis lorsque tu entres avec eux, que tu t'habitues à eux, ils commencent petit à petit à critiquer les savants. Sha'a-Wed, ça, c'est un savant, mais il y a quand même quelques erreurs. Hein. Ah, oui, c'est c'est vrai. Mais Shah comme c'est une bid'a ce qu'il a dit. hein. Mais c'est pas Muqtadiah, nous dis pas ça. Ah. Sherubid, il a dit une bida, a, mais. Il connaît le un Mouqtadi, ça va l'allah. Hein Vous voyez comment ils font Parce que ce que tu retrouves en train de distribuer des. Des l'iflet contre Shiroubeid ou l'Adoubillah. Écrites par qui Par un, un frère qui était établi en France, qui a connu Salaf il y a 6 mois, qui est parti à Dommage, qui a étudié un an. à la Shiroubeid, taqdim yahal hajouri Ça, c'est pas. Salafiyah, c'est pas ça. Hajouri, il monte les gens juste parce qu'il rôde sur les ulama. L'Allama Abdelham الحامد الحجوري C'est personne lui, c'est juste un frère Parce qu'il a critiqué les علamats, maintenant L'Allama L'Ajouri, il a fait taqdim On connaît personnellement des gens... Même quand ils sont revendus عوام عوام Et Al-Hajjuri j'ai lu le rad, il est bien. Zallah au khair. Subhanallah adim. Hein? Chéri, il dit, jusqu'à ce que tu t'habitues il commence petit à petit à critiquer les savants, et ils commence petit à petit à établir leur fondement en toi. En comme de dire, par exemple, qu'il n'y a pas d'excuse à l'ignorance, l'audrubiljahil. Hein? beaucoup de cette Et j'ai traduit ça sur notre site de Mohamed il a dit cette mese'a une question de c'est qui qui ramène cette question qui tourne autour de ça C'est qui C'est le tekfiriyoun. N'oubliez pas que l'haddad à la base c'est qui Le tekfiriyoun. Et on va traduire bientôt des parents du cher Rabbi à ce sujet-là, Inch'Allah. Donc établissent leur fondement en toi et puis dans des exemples. Comme de dire par exemple, il n'y a pas d'excuses en raison de l'ignorance. Et en ce qui concerne la foi et les actions, Et d'autres affaires similaires, jusqu'à ce que tu commences à penser comme ils pensent. Et c'est des messieurs qui sont quoi D'aqiqa. C'est des messieurs qui sont détaillés, qui ne sont pas à la portée hein, de n'importe qui. Jusqu'à ce que tu commences à penser comme ils pensent, puis ils commencent à appliquer ce qu'ils pensent sur les savants. et Ils ont tablé le fondement en toi, puis qu'est-ce qu'ils font maintenant Ils appliquent sur les savants. al Rabi, Ben Baz, et ils critiquent, etc. D'accord Il a même été rapporté. Si je me souviens bien, vous verriez dans le jugement de Mufi, dans l'analyse de Ménage le Jadid de Cheikh le Fouzane, par Cheikh Jamal ibn Ufura, le Harithi, il a rapporté qu'il y a quelqu'un qui lisait un matin... Imaginez le talib qui lit le matin à Cheikh ibn Bas. Imaginez l'honneur. C'est toi le talib qui lit le Cheikh ibn Bas. Et après un certain temps, il a dit pourquoi tu as arrêté Il dit que j'étais au Qaym et j'étais à l'abnibas. contre l'abnibas. Regardez le demander de faire du'a. Comme le dit Chir al qu'on ne soit pas comme des cadavres. que Il y a des rendez-vous qui sont azim, comme le dernier tir de la nuit. Qu'on essaie de temps en temps, mais je te fais qu'un peu avant de le faire, moi et vous, nous tous, qu'on essaie, qu'on se lève un peu, qu'on lève nos mains. Qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous garde sur la vérité. Et qui nous guide vers la vérité, nous garde sur la vérité. Du'a. Et on dit, Allah, il y a un On n'est pas à l'abri de Dalal. C'est l'heure du moro Ils vont faire l'Adan D'accord, ils font la l'Adan, j'arrête. Voilà. On reprend après ou pas On reprend après le moro Après le moro, on reprend Quelle heure il est maintenant ici C'est l'heure Et on a rendez-vous à 20h30 avec oui. avec Rahm, euh, Hassan, Alors, 21h30 avec Cheikh Hassan 21h30 Donc on va arrêter le cours, les cours les maintenant les les Allah. Allah. Mon cours à moi demain il est à quelle heure Il est juste à... après C'est vers 14h comme ça Donc mon cours sera l'après-midi demain pas le matin comme c'était annoncé <rire> On va essayer d'avancer un peu plus dans cette risale On va s'arrêter maintenant, on va essayer de prier le mouhru Parce que dans un quart d'heure on a rendez-vous avec Cheikh Hassan Benna Au téléphone Il y a un frère Non